en Chine. Il était une fois un paisible baudet du Poitou que des circonstances fortuites entraînèrent sur les mers. Le bateau où il avait embarqué en compagnie de 30 de ses congénères, 80 vaches et veaux et nombre de moutons, coqs et poules, fit naufrage dans l'océan Pacifique. Le hasard des courants le jeta à demi mort sur un rivage de Chine. Et là il dut survivre, selon l'herbe et les méandres des rivières. C'est ainsi qu'une année après la catastrophe, il broutait tranquillement au cœur de la forêt de Tian.